Merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 16 septembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République du Burundi très remonté contre les responsables de l'agence routière du Burundi, surtout pour le temps mis pour boucher les nids de poules sur différents axes routiers. Vous l'entendrez. Les passagers voyageant à bord de véhicules consommant du mazout se réjouissent de la baisse du ticket de transport sur la route nationale numéro 3, même si les tarifs fixés par le gouvernement burundais ne sont pas encore respectés. À la lettre, nous appelerons notre correspondant, Arumongue. En actualité internationale à Dakar, au Sénégal, un concert panafricain pour la limitation des mandats est censé avoir lieu ce samedi 17 septembre, mais la préfecture de Dakar n'a toujours pas donné son autorisation pour la tenue de cet événement. Ce qui inquiète les artistes. Et dans la chronique Environnement, le professeur Jacques Hengulutse nous parlera des différents usages du palmier appelé Rafiaru Enzorika, qui, qui est en voie de disparition au Burundi. Bonjour. Le président de la République du Burundi conseille aux responsables de l'Agence routière du Burundi de revoir leur façon de travailler. D'après lui, il est inconcevable que le bouchage d'un nid de poule se fasse durant toute une année. Évariste Ndai l'a déclaré ce jeudi à Roussi, en commune chambre de la province Caroussi, lors de l'ouverture de la deuxième édition du Forum de haut niveau des jeunes. Suivez-le dans cette traduction de Jean de Dieu, Ça fait des jours que nous sommes entrés d'effectuer des mises au point avec l'agence routière du Burundi. Je leur ai annoncé qu'ils ralentissent les activités pour qu'ils soient payés une grande somme pendant une longue période, au moment où les citoyens subissent des pertes. C'est inconcevable que l'agence routière du Burundi puisse passer toute une année sans avoir fini à boucher un nid de poule. Est-ce que je mens Pour me montrer qu'ils sont à lèvres alors que non, ils aplatissent les nids de poule et partent et comme ça, l'année prend fin et l'autre commence. Depuis ce jour, là où je verrai un nid de poule, je m'y arrêterai et je leur dirai que je partirai après sa réhabilitation. Il n'y a pas d'autre choix car il est incompréhensible qu'une personne peut être payée sans avoir montré le travail abattu. Ne pensez-vous que la réhabilitation de ce nid de poules se trouvant dans la ville de Bujumbura ne pourrait pas être achevée dans cinq jours Cependant, suite à l'incompétence de commander ce qu'on appelle alteration et répartition des missions en équipe et en période de travail traîne. C'est pour cette raison que je voudrais vous conseiller. Nous sommes dans des moments de travail et pour travailler, les heures comptent moins. Le président de la République évariste Ndaichimi. Les produits miniers du Burundi ne contribuent pas au développement du pays comme il le fallait à cause d'une mauvaise orga organisation de ce secteur. Pierre Ndouayo, président de l'association burundaise des consommateurs du Burundi à Buko, demande qu'il y ait une bonne législation régissant ce secteur. Il l'a dit ce vendredi lors d'un atelier d'échange et de plaidoyer sur la mobilisation des ressources naturelles à l'intention des députés et sénateurs Bourron Désuvela. Comme c'est même inscrit dans le plan national de développement 2018-2027, où le secteur minier est préconisé pour détrôner même les secteurs classiques comme le thé et le café, Donc, l'atelier de plaidoyer que nous organisons aujourd'hui, c'est pour eh, que ces institutions soient outillées pour suivre de près ce secteur afin qu'il soit eh, pleinement un secteur porteur, notamment eh, dans le domaine de la politique minière, mais aussi dans le cadre de la mise en place d'une législation de ce secteur pour que eh, le secteur justement soit un véritable secteur porteur de croissance, aussi bien pour le pays, mais aussi pour la population. Et le premier défi, et comme je l'ai dit, ça porte sur la politique même qui est initiée dans le secteur minier mais aussi ça va apparaître dans le cadre législatif et réglementaire parce que tout vient de là vous avez constaté que ces derniers temps, le gouvernement a même suspendu les contrats qui étaient entre le gouvernement et certains exploitants des mines et c'est que quand même ces contrats nous préjudiciaient en quelque sorte le gouvernement, ce qui nous fait dire que peut-être même si le plan est Législatif qui est en train d'être révisé, il y avait des lacunes et nous plaidons à l'égard des députés pour que le cadre législatif qui est le point de départ soit un cadre qui est vraiment bien élaboré afin que les contrats qui soient élaborés s'inspirent de ce cadre législatif. Et de cette manière, le gouvernement ne sera pas du tout préjudicié dans les contrats qu'il va nouer avec les, certaines sociétés qui sont dans le domaine de l'exploitation des mines. C'était Pierre Andouayo, président de l'Association Burundaise des Consommateurs à Boukou. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les sociétaires de la coopérative d'épargne et de crédit Angosi demandent aux responsables de cette institution financière de penser à ouvrir un autre guichet de paiement dans l'un des quartiers de cette ville pour désengorger celui qui est situé tout près du marché central. Celui-ci est débordé à cause des effectifs élevés des clients et qui passe trop de temps à être servi, surtout à la fin du mois. Le chef de délégation des COPEC de la région Nord, Antoine Mukunzi, conseille à ses clients d'acheter la carte B-Switch pour faire des opérations au guichet automatique des différentes banques en attendant une solution définitive. Apollinaire Mazzagara. La salle d'accueil de la coopérative Ngozi est apparemment vaste, mais suite aux effectifs importants de clients, elle les dépasse. Souvent, Wita oui, dit que si elles sont présents, mais en vain, surtout à la fin du mois. Les informations émanant de cette coopérative d'épargne parlent d'au moins 1000 personnes par jour à accueillir, ce qui fait qu'on y passe même plus de deux heures. Ces clients proposent la création d'un autre guichet dans un des quartiers d'Ngozi afin de faciliter les opérations des commerçants sociétaires qui y sont très nombreux et qui font d'importants versements zéro. Le chef de la délégation des COPEC du Nord conseille l'utilisation de la carte B-Switch pour opérer des retraits au guichet de la BCB, CRDB et BCAB en attendant des guichets propres à la COPEC. Antoine Moukouzi propose aussi le service mobile banking où les clients font des retraits et versements par le biais de l'Umicash et EcoCash, des opérations qui ne sont pas chères selon son responsable. Dongozi Apone Muzagara, Radio Isangani. Donc aussi, randonnons au sud à Rumongue. Les passagers voyageant à bord des véhicules consommant du mazout se réjouissent de la baisse du ticket de transport sur la RN3, même si les tarifs fixés par le gouvernement burundais ne sont pas encore respectés à la lettre. En effet, le ticket de transport Bujumbura rumongue par passager est passé de 10 000 ce dimanche à 6 500 francs burundais ce jeudi, un prix encore supérieur à 6 000 fixé par le gouvernement Le gouverneur de Roumangue dit qu'il n'y a aucune raison de justifier son non-respect des prix officiels et prévient que les récalcitrants doivent être punis. Jean-Pierre Misako. Le ticket de transport par passager faisant le trajet roumangue bujumbura à bord des véhicules quaster consommant le mazout qui avait atteint les 10 000 francs burundais cette dernière semaine était revenu à 7 000 francs burundais par personne ce dimanche et était à 6 500 francs burundais « Par passagers ce jeudi, selon certains des passagers interrogés. Ceux qui se sont exprimés se réjouissent de la disponibilité du mazout » qui a abouti à la baisse du ticket de transport, mais regrette que le ticket officiel de 6 000 francs burundais sur ce trajet n'est pas encore respecté. Il demande l'implication de l'administration locale pour faire respecter les prix officiels. Les usagers des véhicules à essence, quant à eux, désespèrent. Ils disent que les prix du ticket de transport sont instables et peuvent aller jusqu'à 5 000 francs burundais pour un trajet de moins de 30 km dans une route nationale, à côté de certains propriétaires affirmant que leurs véhicules restent garés dans leur parcelle depuis bientôt deux semaines et qui demandent la fourniture de l'essence dans les stations de Rumongue. Dans une réunion tenue ce vendredi matin au parking de Rumonge, le Nitunga, gouverneur de Rumonge, rappelle que passer outre les prises officielles doit être puni conformément à la loi, comme cela est déjà arrivé à certains des conducteurs attrapés. Il conseille les passagers à toujours écrire quelque part le numéro d'immatriculation du véhicule à bord duquel ils voyagent. Pour l'alerter à temps avec précision. Un véhicule, Quaster Rumongue Bujumbura, qui a fait payer ce jeudi 6500 francs Burundais aux passagers, prétextant que c'est la mesure du gouverneur de Rumongue, doit être recherché pour application de la loi réprimant ce genre d'infraction à marteler le gouverneur de Rumongue. Jean-Pierre Misako, depuis Rumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, toujours en actualité nationale. Il a été organisé une fois exposition de différentes méthodes contraceptives utilisées au Burundi. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA indique qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie choisie pouvant contribuer à la sensibilisation de la population burundaise. Jean-Baptiste Nzorirong-Hanouzé dit espérer augmenter le nombre d'adhérents à cette Politique de planning familial. Il y a encore une partie de la population qui n'adhère pas à ces méthodes, peut-être qui ne comprend pas l'importance de la planification familiale. Les implants et beaucoup d'autres méthodes sont disponibles au niveau du pays, au niveau de différentes formations sanitaires. Et nous interpellerons la population bourgondaise à s'adresser aux différentes formations sanitaires qui sont proches. Pour bénéficier de ces méthodes afin de bien planifier les naissances dans les familles. Malgré les efforts du gouvernement pour rendre disponibles ces différentes méthodes, nous voyons que la population n'adhère pas avec les participations voulues. Nous interpellons donc la population d'adhérer à ces méthodes. Le gouvernement met beaucoup d'efforts, met beaucoup de fonds en avec l'appui de ses partenaires et nous aimerions que la population puisse également répondre à cette affaire parce que nous voyons qu'il y a maintenant une démographie garopante au niveau du pays alors que la terre n'augmente pas, les terres cultivables, la terre que nous habitons n'augmente pas au faut pour dire que la région va venir. Euh, le pays peut connaître euh, beaucoup de problèmes pour euh, sa population une fois que euh, la planification familiale n'est pas appliquée au niveau des, des ménages. C'est également important pour les ménages, une femme qui n'applique pas planification familiale, ce qui a des naissances rapprochées, ça, sa santé reste fragile, elle reste précaire et, et cela vraiment euh, handicape le développement de la famille. Actualité internationale. À Dakar au Sénégal, un concert panafricain est censé avoir lieu ce samedi 17 septembre à l'hôtel Radisson Blu. Cet événement coordonné par Tournons la page entre dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la limitation des mandats. Une campagne qui vise à promouvoir la démocratie et à sensibiliser sur les enjeux de bonne gouvernance et d'alternance démocratique sur le continent. Onze artistes de ce pays, tels que le rappeur sénégalais Didier Awadi ou l'ivoirien Mayway, doivent en principe se produire sur scène samedi soir. Mais problème La préfecture de Dakar n'a toujours pas donné son autorisation pour la tenue de ce concert, ce qui désespère David et Dossé de tourner la page et qui s'en étonne parce que pour eux, le Sénégal est quand même un modèle de démocratie et c'est pour cela qu'ils ont naturellement choisi le Sénégal pour organiser ce grand concert citoyen panafricain pour renforcer justement la démocratie. Le président sud-africain sera reçu par son homologue américain ce vendredi 16 septembre à la Maison-Blanche. Washington et Pretoria veulent réveiller leurs relations bilatérales après les années Trump. Au programme de discussion donc, le changement climatique et le soutien à la transition énergétique, la menace du terrorisme islamique dans le nord du Mozambique, l'insécurité alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine et bien sûr la guerre en Ukraine elle-même. L'Afrique du Sud conserve une position de non-alignement, en totale opposition avec les condamnations des Américains contre la Russie. Radio Isanganiro Chronique Environnement. On parle euh, de, du palmier sauvage autochtone appelé Khafia Selon Jacques Ngenguru, professeur à l'Université du Burundi et spécialiste en biodiversité, Cette espèce est d'une grande importance. Grâce à ses racines, la terre se protège contre le glissement de terrain. De plus, le tronc et les feuilles du raffia sont utilisées dans la construction des maisons et dans le tissage des nattes. Toutefois, malgré tous ces bienfaits, le professeur Jacques Ngenguru déplore sa disparition progressive sur le sol burundais. Il l'a dit à Vestina Boutouille. Rafia Wenzorika est un palmier sauvage. C'est une des plantes indigènes qui poussent sur le sol burundais. Cette espèce est retrouvée dans la région naturelle d'Olimbo, depuis Nyanzalak jusqu'à dans les provinces de Bubanza et Chibitoke. Jacques Ngengurutse, professeur et spécialiste en biodiversité, se réjouit de ses avantages. Il évoque son apport dans la lutte contre le glissement de terrain et dans la construction des maisons. C'est une espèce qui contribue beaucoup dans la stabilisation des berges, surtout que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de glissements de terrain, beaucoup de fondements de terrain, et donc du coup, c'est une espèce qui peut aider pour stabiliser les sols, les terres de cette région. Mais c'est aussi, alors comme je le disais, une espèce qui contribue dans le bien-être direct, immédiat par l'approvisionnement, par son extraction, ses utilisations. En fait, c'est une espèce qui a les racines très abondantes et Donc, il fait que là où il est, euh, le sol sera stabilisé par les racines qui vont former des réseaux qui vont retenir euh, le sol. Et donc, du coup, ça stabilise le sol. Et sinon, pour euh, son utilisation en dérivés, il y a le tronc. On peut l'utiliser pour la construction des maisons. On peut l'utiliser aussi le tronc pour la fabrication des ruches à miel. On peut l'utiliser, ses feuilles, avec, euh, comme toiture pour la construction des maisons, ou même les murs, clôture des maisons. De surcroît, Jacques Niengoutse révèle que cet arbre donne du vin à partir de ses fruits. Et dans certains pays africains, il permet également de payer la dot grâce à ses fibres tissées en habits. En fait, c'est presque la même chose, hein, à part que, par exemple, au Burundi, on a on n'est pas beaucoup que ces fruits, on peut en extraire les graines et fabriquer des instruments de musique, et que finalement, on peut les habits qui sont fabriqués à base de cette plante, on peut les utiliser pour l'intronisation du roi, on peut les utiliser pour les funérailles du roi, mais aussi, surtout, les habits qui sont fabriqués à base de Mohivu sont très importants en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, parce que finalement, il est rapporté que 90 pièces d'habits faite à base de Mohivu, des fibres de Rafia Rwenzolika, constituent la dot. Et donc imaginez-vous l'importance sociale, culturelle de cette espèce qui permet de pouvoir... Et donc, finalement, pour marier son fils, on utilisait cette espèce dans l'ancien temps. Et aussi, c'est de là d'où est venu le mot Mbongo. Parce que, finalement, les habits faits à base de Mohivu, dans le Kikongo ou dans le Lingala, s'appellent Mbongo. D'où est venu, finalement, Mbongo comme argent. Cependant, professeur Jacques Gurutse déplore la disparition progressive du Rafia Fiarouenzorika au Burundi. Une des raisons et que cette plante ne se retrouve pas dans des aires protégées. C'est une espèce qui est en danger de dispersion. C'est normal parce que là, il se trouve il n'y a pas de protégé, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de réserve naturelle pour pouvoir avoir un statut de conservation. Et donc, ça se retrouve dans les champs de la population qui peuvent alors juger de dire eh, « je vais remplacer Rafial ou Enzolika par le palmier à l'huile ». Et donc, finalement, ça devient une espèce qui perd sa place alors qu'il est d'importance socio-économique immuable. Selon son professeur à l'Université du Burundi, Raffia Rouenzorica devrait être planté dans des jardins tout comme des fleurs et sur les berges des rivières pour leur protection. Merci Vestine Boutoui, merci professeur Jacques. Et ainsi se referme ce journal à 13h13 à Bujumbura et sur Rissanganilo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en œuvre par Séraphine Hakizimana au micro. Jean-Boscondoui, bon Passez un très bon après-midi. Thank you.